บุ๊กทูหกสิบหกหกสสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่ง pronon possessif 1 p r o n o m possessif 1ดิฉัน ของดิฉัน je ma mon je ma mon ดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบ je ne trouve pas ma clé je ne trouve pas ma clé ดิฉันหาตัวรถของดิฉันไม่พบ je ne trouve pas mon billet Je ne trouve pas mon billet. k ุณข o n k ุ n Tu, ta ton. Tu, ta ton. คุณ tu กุ t แจของค a ณเจ t ไหม o a n s t u t k r o u v é ta clé? as t o u t n a r o u v é ta clé? Kun, tu as trouvé ta clé? Kun, t a k a n k o o n u a as t u t r o u v é ta clé? as t u t r o u v é ta clé? k o o n a t u a r k a n k o o n u a As-tu trouvé ton billet? As-tu trouvé ton billet? Caro, Kangkao. Il, ça, sont. Il, ça, s o n เขาอยู่ที่ไหน s a i s t u où est sa clé? Sais-tu où est sa clé? คุณทราบไหมว่าตัวรถของเขาอยู่ที่ไหน sais-tu où est son billet sais-tu où est son billet เธอของเธอ il leur il leur เงินของเธอหาย leur argent a disparu Leur argent a disparu. La carte de crédit de sa carte de crédit a aussi disparu. Leur carte คุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย Notre grand-père est malade Notre grand-père est malade คุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดี Notre grand-mère est en bonne santé Notre grand-mère est en bonne santé คุณหนู Quand n vous, votre, vous, votre. d e u l enfants, s e où est votre papa? l e s enfants, où est votre papa? l e s enfants, où est votre maman? Les enfants, où est votre maman